Oh, qui frappe à la porte À cette heure, dites-nous C'est moi, Noël, et j'apporte De belles choses pour vous Ah, entrez Noël, bon vieux Noël Bon vieux Noël Vous êtes couverts de neige On nous dit que vous venez de Suède ou de Norvège Ainsi encapuchonnés Ah, entrez Noël, bon vieux Noël, bon vieux Noël Votre longue barbe blanche flotte jusqu'à vos genoux Sur votre front qui se penche, tremblent des feuilles de mou. Ah, entrez Noël, bon vieux Noël, bon vieux Noël. Vous avez assez ces feuillages suspendu de beaux joujoux. Voyez, nous sommes bien sages, bon Noël, donnez-les-nous. Ah, entrez Noël, bon vieux Noël, bon vieux Noël Donnez aux petites filles des poupées et des bonbons Aux garçons donnez des billes et de beaux soldats de plomb Ah, vive Noël, le bon Noël, vive Noël